Thank、you Pas faire la resta, la fouine vient du rose-coir, j'ai fait ma vie, j'ai fait mes choix, frimé ne m'intéresse pas j p a s s a i s devant footlocker avec des baskets troués, e le manque de fric me fait pas peur, moi je suis fils d'ouvrier Le portefeuille vide comme le frigo, j'avais des amis t o x i c o qui pour une dose auraient troqué leur tricot Les tours telles des montagnes, carré dans les vallées Au fin fond des caves, telles des grottes, j'ai vu des filles a v a l e r Ok, dans l'escalier un grand se shoot, sur le terrain une balle de foot, une pierre tombale sur laquelle un nouveau nom s'ajoute、yeah. Et toute sa vie ma mère s'est cassée le dos c o i r elle lavait le linge de ses sept enfants tout seul dans la baignoire C'était pour les riches de micro-ondes,、oh. les machines à laver、okay. Tout le bien qu'elle a fait sur ses mains, toutes les traces qu'elle avait Ok, je viens de loin, dis-moi qui peut me stopper Le juge t'enverra au bien même si tu dis s'il te plaît Ok, je viens de loin, et vu mon teint, je vois faire les choses bien Mais qui peut me stopper, r e nier, mon identité ちょっと待ってください。 J'ai vu des dealers monter tellement haut, redescendre tellement bas Mon pote pleure car son père le bat Les maisons d d i s que s prenez mes skates pour des freebies J'ai tellement d é m a r c h é tellement n e s s i j'ai cherché l'insby,、hey, eh J'avance depuis mon premier maxi En pleine crise de délinquants, j'avance, quoi que les gens disent, je suis sorti avec la r u e Amorti le vice, la poitrine, j'ai frappé droite au crime Mon entraîneur c'est Abdelkrim Mais jamais se mettre à table et plaider non coupable J'ai rien vu, j'ai rien entendu, je ne suis pas responsable je suis là c'est qu'il y a la baraka Et que j'ai une carapace Entre ton mauvais oeil en foire t ta race Je viens de loin Et vu mon teint Je dois faire les choses bien Mais qui peut me stopper Me nier mon identité Je peux pas essayer Mais qui peut me stopper Je viens de loin Et vu mon teint Je dois faire les choses bien Mais qui peut me stopper relâcher Redoos よし Personne n'était là quand les huissiers défonçaient ma porte Quand les temps étaient durs et que la pauvreté portait ma force Personne n'était là, pétage de plomb tout seul à Oni Quand je suppliais un peu de tabac, ce putain de bâtard d'oxy Personne n'était là, à part le bon Dieu et mes anges À part la famille, à part quelques amis qui savent que Je viens de loin, Et vu mon teint, je vois faire les choses bien Mais qui peut me stopper Me nier, mon identité, je peux pas essayer e peut me r mais qui s p p t o どうしてもいいですよ。